Nos préoccupations communes concernaient en particulier un groupe social qu'on appelle les travailleurs de la terre. Mmh. Euh, et donc, euh, dans ma thèse de doctorat, euh, j'ai eu l'occasion de euh, de montrer que il fallait faire attention à la taxinomie, euh, à la manière dont on, on nommait à la fois les groupes sociaux et, et aussi les, les, les problèmes. Et euh, j'ai donc distingué, euh, et j'ai eu l'occasion de le présenter ici, les trois types euh, à la fois de travailleurs de la terre et aussi de comportements euh, dans la société, euh, dans les organisations professionnelles agricoles et face à l'Europe, à savoir les paysans euh, que j'ai appelé les paysans nationaux, euh, donc euh, qui vivent, euh, ou qui vivaient, mais qui vivent encore, puisqu'ils n'ont pas disparu, loin s'en faut, euh, dans ce qu'on appelle des fermes, les agriculteurs. Oui. Euh, qui, à la différence des paysans nationaux, ne sont pas exclus des organisations professionnelles, mais euh, s'en servent, mais ne prennent aucune responsabilité. Et euh, concernant le, le rapport à l'Europe des agriculteurs, ils sont euh, ce que j'ai appelé euh, opportunistes, mais dans, dans le sens euh, objectif du terme, c'est-à-dire qu'ils savent se saisir des opportunités de l'Europe, mais euh, ils savent aussi euh, être très critiques et, et vigilants concernant les... La politique agricole commune, donc les agriculteurs qui vivent dans, et qui vivaient dans des exploitations familiales agricoles et les entrepreneurs, le troisième type, les entrepreneurs de l'Europe, qui vivent dans des entreprises familiales agricoles modernes et compétitives, etc. Et qui sont, alors, euh, dont les deux caractéristiques que j'ai eu l'occasion d'évoquer ici dans le séminaire précédent, les deux caractéristiques, euh, c'est à la fois qu'ils dirigent des organisations professionnelles agricoles, ce sont des dirigeants agricoles. Pour reprendre la phraseologie de Sibyn Marisca, d'ailleurs dans sa thèse. Et euh, en même temps, ils sont européanistes. Donc. Alors, donc, euh, le comme j'ai évoqué longuement euh, l'agriculture, euh, je vais quand même euh, rappeler euh, en préambule le, le défi, euh, ou plutôt les nouveaux défis euh, au quotidien, donc euh, de ce groupe social qui euh, incarne, qu'on le veuille ou non la ruralité. Même si le nombre d'agriculteurs diminue, même si la pratique la pratique agricole, même si l'économie agricole euh, n'est plus ce qu'elle était, euh, en tout cas en importance, dans les territoires ruraux, même si les agriculteurs sont minoritaires, y compris dans les territoires ruraux, eh bien, culturellement, euh, puisque je réfléchis et j'essaie de penser un peu les choses à travers le concept d'identité et d'appartenance, eh bien, en termes d'identité professionnelle, eh bien, euh, Les agriculteurs, les paysans, donc, euh, ont un rôle aujourd'hui euh, de moins en moins politique, de moins en moins économique, mais de plus en plus culturel. Euh, donc, euh, dans une société qu'on appelle euh, la France. Et euh, je rappelle que la société française a cette caractéristique, à l'échelle de la planète, euh, que on confond. Il euh, y a une confusion sémantique entre l'État, la nation et la société française. C'est-à-dire que quand on dit « État », on pense « Nation » et « Société ». Quand on dit « Nation », on pense « État » et « Société ». Et puis quand on parle de la société française, on pense « État-Nation ». C'est le, le seul cas au monde, sur la planète, où il y a cette confusion sémantique. Puisque bien entendu, en Allemagne, on a connu euh, deux États allemands une, et une seule nation allemande. Euh, regardez les Britanniques avec la, la nation écossaise, la nation galloise, anglaise, etc. Bon. Et donc euh, euh, le défi euh, pour euh, l'agriculture, euh, eh bien, il est déterminé, tout le monde le sait, par euh, les contraintes économiques, donc euh, de plus en plus internationales. Mais en même temps, l'agriculture, dans sa partie quotidienne, se trouve déterminée par euh, les avancées scientifiques et euh, technologiques. Alors, euh, l'agriculture, comme euh, et donc les agriculteurs, comme tous les secteurs. Euh, Sont confrontés également à des problèmes sociaux et même des problèmes d'emploi. Et, et plus spécifiquement pour le groupe des agriculteurs, eh bien, euh, les, les agriculteurs sont euh, confrontés aux nouvelles interrogations que suscitent ce qu'on appelle classiquement les préoccupations en matière d'environnement. Environ, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes passés de l'écologie à l'écologisme. L'écologie c'est une science qui est née à la fin du xe siècle euh, qui réfléchissait sur la biodiversité, euh, les animaux, les espèces animales, les races les races animales, les espèces végétales euh, etc et la partie naturelle de l'homme c'était l'écologie dite scientifique et nous sommes passés d'une écologie scientifique à une écologie politique c'est à dire que les sciences de la nature et les sciences de la culture ne peuvent plus être pensées de manière distincte. Il n'y a plus de nature sans culture, « Il n'y a plus de culture sans nature ». Et euh, c'est justement cette première euh, réflexion de nécessité de prendre en considération dans nos analyses, en sciences humaines et sociales, la dimension euh, naturelle. C'est cette euh, préoccupation-là qui m'a fait euh, rencontrer justement Edgar Morin en, en tant qu'auteur, et notamment dans son premier tome euh, des six tomes de son œuvre intitulé « La méthode ». Le premier tome de la méthode, publié en 1977, et dont le sous-titre est La nature de la nature. Et donc, euh, Edgar Morin propose, pour étudier euh, cette question éminemment complexe, dans le cadre d'une théorie qu'il appellera justement la théorie de la complexité, euh, déclinée en six tomes de la méthode. Eh bien, Edgar Morin euh, donc euh, euh, proposera euh, une approche résolument pluridisciplinaire. Euh, donc vous voyez, le premier élément de la, de la réflexion, c'est un nécessaire dépassement de l'opposition traditionnelle, classique, entre sciences dures, sciences de la nature, et sciences dites, enfin abusivement molles, des sciences humaines et, et sociales, des sciences de la culture. Bon. Alors euh, j'ai partagé tout de suite cette conviction, très rapidement, Euh, donc, euh, par rapport, euh, par exemple, euh, en sociologie rurale, à ma réflexion sur les paysages. Bon, le, le paysage, il existe autant, objectivement, comme n'importe quel territoire. Ça, ça, le territoire, ça existe objectivement. Mais ça existe aussi subjectivement. Le paysage est autant une construction sociale et autant une représentation sociale, une représentation mentale, qu'une réalité. On ne va pas dire qu'un pré euh, ou des arbres, ça n'existe pas, ou des rochers ou une rivière, bien entendu. Mais ça existe aussi comme schéma mental, comme euh, représentation mentale. Et euh, je suis de ceux qui refusent les excès, à savoir, euh, n'analyser, par exemple, euh, les territoires, ou analyser les, les paysages uniquement à travers la notion de représentation. Ce n'est pas qu'une représentation. C'est aussi une réalité euh, euh, objective. Alors, donc, du coup, vous voyez bien que... Euh, Euh, la théorie de la complexité, eh bien, euh, j'y suis venu, euh, je m'y suis euh, intéressé pour essayer de, de rendre compte, donc justement, d'une réalité effectivement complexe. Alors, euh, le terme de, de complexe, eh bien, euh, il est justement, il est complexe, et il est compliqué parce que il y a une confusion dans la tête des acteurs sociaux entre eux, complexité et complication. Et ça n'a strictement rien à voir. Et l'autre élément que je voudrais souligner tout de suite, c'est que euh, le terme de complexe sert parfois euh, à, à camoufler une inculture. Euh, parfois, il y a des incultes crasses, qui passe leur temps à utiliser le terme de complexe. Mais une fois qu'on a dit que c'était complexe, on n'a on rien fait avancer. On, a, euh, une, on dit, oh ben, la réalité, ah ben oui, elle est complexe. C'est vraiment l'argument de fond de tiroir quand on n'a absolument euh, rien à dire pour la décrire, pour l'analyser, etc. Donc, la, la complexité, c'est pas une notion comme ça, c'est un concept, du latin conceptus, fruit de la raison, fruit de l'intelligence. C'est-à-dire que le concept, euh, eh bien, doit être défini. Il doit être construit pour être un véritable outil d'analyse, un outil, un outil d'interprétation et un outil d'interrogation de euh, la réalité sociale. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle je vais euh, vous proposer un, un propos euh, en, en deux temps. Donc, très rapidement et le plus brièvement possible, mais en même temps, le plus précisément possible. Donc, revenir sur euh, cette notion, plutôt ce, cette, euh, ce concept de, de complexité. Et ensuite, et eh bien, euh, évoquer euh, un point que j'ai intitulé la ruralité, une notion contestée. J'ai pas dit contestable, une une notion contestée, c'est-à-dire euh, la ruralité comme objet d'étude. et eh bien, c'est euh, une notion éminemment controversée. Elle fait l'objet de débats. J'ai envie de dire tant mieux, mais euh, en même temps. Si la ruralité est une notion contestable, c'est parce qu'elle mérite d'être contestée. Si elle est discutable, c'est parce qu'elle mérite d'être discutée. Et euh, donc là, ça donne vraiment à, à ton séminaire, je dirais, le, euh, pour moi en tout cas, je, je m'asquille complètement euh, dans, dans le fil conducteur donc de, de vos réflexions. Et effectivement, euh, dans un deuxième temps après avoir évoqué la ruralité, je voudrais euh, dire quelques mots sur... Euh, une problématique euh, qui est au cœur d'une étude que je mène actuellement pour le compte de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, intitulée euh, « Les villages qui se meurent dans le Morbihan ». Et donc, euh, on me demande de trouver des indices de morbidité. C'est pas moi qui... C est, c est, vous imaginez bien que j'ai problématisé la, la, la recherche. Hein, mais et, trouver des indices de morbidité et, au contraire, en même temps, des indices de vitalité dans le cadre, évidemment, de ce qui ne peut pas ne pas être un développement durable. Donc, euh, vous avez une demande de l'administration, avec des experts, avec des techniciens, etc., qui est clair, c'est euh, euh, à travers, on a, on a fait un choix, hein, de trois communes, euh, euh, trois monographies, euh, de, de communes rurales, 1000 habitants, 1500 et 2200 habitants, pour ne pas dépasser le la ZPU euh, euh, pour pas dépasser les, les critères de l'INSEE et de la démographie officielle euh, en matière de rural et de commune rurale et de commune urbaine euh, commune euh, maritime et commune plutôt euh, euh, de l'Armor et de l'Argoat en Bretagne, Armor pays de la mer et et Argoat euh, pays de la terre. Donc euh, le, le, le centre et le centre et et le golfe autour du golfe du Morbihan aussi donc Alors voilà, et justement dans cette problématique, dans cette problématisation pour le compte de l'État, pour cette étude, eh bien, on a deux types de populations investiguées. D'abord les habitants, bien évidemment, mais aussi les élus, les maires, les conseils municipaux, donc les, les, les politiques locaux. Et j'ai laissé aux étudiants que j'ai mobilisés pour l'étude, dans le cadre d'un stage financé. Vous inquiétez pas. Euh, donc euh, j'ai laissé aux étudiants la partie euh, habitants et je me suis centré euh, pour ma part sur euh, l'analyse euh, et donc les entretiens, le recueil de matériaux auprès des maires et des conseillers municipaux et ce qui me permettra de vous, vous, dire, euh, vous dire quelques mots sur euh, plutôt le pouvoir local. Donc voilà euh, en gros en trois temps un peu de complexité, euh, ensuite la ruralité et dans un troisième temps eh bien, euh, je terminerai par quelques mots sur euh, le, le pouvoir local. Alors d'abord, euh, un petit retour sur la, euh, la complexité. Il me semble que s'il y a euh, des termes qu'il faut absolument avoir en tête euh, pour comprendre l'approche d'Edgar Morin en particulier, mais pas simplement euh, euh, de Jean-Louis Lemoigne euh, et d'autres, eh bien, euh, c'est l'idée que la complexité va de pair avec Deux autres termes, deux autres paradigmes, euh, deux autres approches théoriques. C'est Le premier, premier terme, c'est constructivisme. Donc, l'approche complexe est une approche constructiviste. Et le deuxième terme, c'est systémique. L'approche complexe ne peut pas ne pas être systémique. Donc, c'est une approche complexe, constructiviste et systémique de euh, la ruralité euh, que j'essaie de mettre en œuvre dans... Euh, dans mes recherches. Et euh, concernant le, la, la complexité, et eh bien s'il fallait extraire deux dimensions euh, donc de de cette approche prônée par euh, entre autres euh, Edgar Morin, et eh bien euh, je dirais que euh, on retrouve attendez je vais vous retrouver ça tout de suite, voilà. Je dirais, premièrement, le, le, c'est deux principes. Le premier principe qui caractérise l'approche complexe, c'est le principe qu'il a appelé le principe dialogique, comme dialyse ou diaphragme. Le, le dialogos. Donc, le principe dialogique. Alors, c'est un néologisme, bon, je trouve que Edgar Morin, parfois, euh, mais bon, s'il était le seul, ça irait. <rire> Ce n'est pas le cas. Euh, de, de, je parle des vrais théoriciens, hein, je ne parle pas des... Euh, des Comme des artisans de la pensée que nous sommes, mais je parle des, des grands théoriciens qui, qui inventent et qui produisent des, des cadres théoriques. Très souvent, euh, ils sont un peu excessifs dans leur néologisme, n'ayant pas les termes appropriés, les inventent. Bon, alors il faut entrer dans euh, ce qui est dans, dans leur euh, phraseologie. C'est pas c'est pas facile. Mais bon, Bourdieu n'y a pas échappé. Hein. Euh, Jacques Lacan, euh, pas plus. Euh, bon, mais Edgar, Edgar Morin, Morin non plus. Non, mais on, on ouais. a donc on a donc des auteurs qui sont pas faciles d'accès. Euh, j'ai envie de dire de manière directe parce que précisément euh, la, leur phraseologie est, est, est aussi complexe que leur théorie et en tout cas le, le terme de de, néolo, de de dialogique donc c'est ce néologisme, ce néologisme qu'est le terme de dialogue euh, dialogos et eh bien euh, c'est pour euh, dépasser tenter de dépasser ou en tout cas aller plus loin que le terme de dialectique vous savez la fameuse dialectique éguelienne Euh, la thèse antithèse synthèse eh bien la, la dialogique c'est pas tout à fait la même chose eh bien euh, la dialogique c'est l'idée que euh, on peut rendre compte du fait que deux ou deux logiques ou même plusieurs logiques sont liées dans une unité de façon complexe et euh, c'est ce que euh, Edgar Morin appelle l'unitas multiplex Unitas multiplex. Quand je vous disais qu'il y, y avait du néologisme, bon. Alors l'unitas multiplex, et eh bien, c'est exactement ce qu'a repris, ce qu'ont repris les politiques de l'Union européenne. Vous vous rappelez le slogan tous unis dans la diversité. Et justement, les, euh, les relations euh, entre euh, les membres euh, de d'un même système, sont des relations dialogiques. Par exemple, la relation entre la nation et l'Union européenne, c'est une relation dialogique. Vous voyez que la dialectique, il y a de l'opposition. Et en fait, l'Europe, par exemple, pour reprendre cet exemple de relation dialogique entre les niveaux territoriaux, eh bien, l'Europe, c'est à la fois plus que l'addition de ses composantes, Vous voyez, la culture européenne, c'est à la fois plus que l'addition des composantes, et en même temps, moins que l'addition des composantes. Donc, vous voyez que l'Europe, ce n'est pas simplement l'addition des nations, ou l'addition des politiques nationales. Euh, et, et justement, ce, ce concept de dialogique permet de, de rendre compte qu'il y a un jeu, non seulement complémentaire, mais aussi concurrent et antagoniste entre les instances qui sont donc reliées euh, entre elles, donc les relations dialogiques. Alors, euh, vous voyez par exemple, masculin féminin, pour Edgar Morin, euh, entretiennent des relations dialogiques. Parce que finalement, quand vous parlez de masculinité, vous ne faites rien d'autre que de définir la féminité. Et quand vous parlez de féminité, vous définissez la masculinité. Et donc, vous voyez bien que masculin et féminin, c'est à la fois antagonique, mais en même temps complémentaire, mais... Euh, Donc, dans cette complexité de l'identité sexuelle, eh bien, on voit bien là la, la relation euh, dialogique. Alors, euh, donc, vous voyez que la, le premier principe, c'est la dialogique, et le deuxième principe, c'est le principe qu'il a appelé le principe de récursion. Alors, c'est quoi le principe de euh, récursion Eh bien, euh, c'est l'idée que les acteurs, par exemple, euh, prenaient le rapport entre l'individu et la société. Eh bien, les individus créent, sont à l'origine de, de, de la société. Ils sont donc produits, ils, ils sont donc producteurs de la société. Mais en même temps, les individus, les citoyens que nous sommes, nous sommes des produits de la société. Et donc, vous voyez, la, la, euh, au départ, la dialogique, c'est euh, antagonisme, complémentarité, etc. Le deuxième principe, c'est donc la récursion c'est euh, l'idée que euh, chaque composante dans un processus est à la fois produit et producteur. Et donc euh, euh, produit et producteur des autres moments et c'est ce qui permet justement euh, à un système d'être vivant. Et donc euh, euh, l'image que je trouve très belle que reprend euh, donc, euh, Edgar Morin, c'est l'image du collier d'Indra, où, je cite, « Chaque perle reflète l'ensemble du collier. » Vous voyez, donc, le, dans le, la récursion, euh, « Chaque perle reflète l'ensemble du collier, c'est-à-dire que, finalement, euh, dans chaque individu, on a l'intégralité du social. » Et, euh, du point de vue euh, analytique, Euh, moi qui m'intéresse aux identités euh, notamment territoriales et professionnelles et eh bien euh, je pense que s'il y a un concept euh, important pour rendre compte de l'identité et de la culture c'est le concept de polyidentité et les acteurs sociaux finalement sont à la fois sexués, ils sont à la fois membres d'une génération d'une profession, d'un territoire et, et donc on a tout le social dans chaque composante de ce social. Alors, donc, euh, vous voyez que le, cette approche euh, complexe amène à, à, fait, à proposer toute une série de, de, de dépassements, et euh, ce qui m'a intéressé dans la théorie de, proposée par euh, Edgar Morin, C'est euh, une série, je dirais, de, de dépassement de, de ce que j'ai appelé après lui des fausses oppositions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il y a des fausses oppositions scientifiques, des fausses oppositions scientifiques qui renvoient à des vraies oppositions idéologiques et politiques. Donc, ce sont des fausses oppositions pour l'analyste, mais ce sont des vrais conflits et des vraies controverses politico idéologiques dans La réalité euh, dans l'arrêté sociale Prenez par exemple l'opposition individualisme holisme. Euh, bon, et eh bien, euh, on oppose l'individu et le groupe, alors que pour Edgar Morin, finalement, la société, elle est fabriquée par des individus qu'elle a fabriquée, ou les individus sont fabriqués par la société qui les a fabriqués. Et donc, l'opposition individualisme holisme amène à privilégier dans l'individualisme les comportements des individus, et on a par exemple des auteurs comme Raymond Boudon, qui postule la rationalité de l'acteur, dans une euh, démarche qu'il a appelée l'individualisme méthodologique. Et donc, euh, l'individualisme méthodologique est opposé à une approche plus holiste qu'on retrouve par exemple chez euh, Durkheim en particulier, et beaucoup moins chez Max Weber, qui est beaucoup plus individualiste. Euh, donc chez Durkheim mais et en particulier chez Karl Marx alors euh, vous voyez bien que cette opposition individualisme-holisme elle ne tient pas la route du point de vue de l'analyse par contre elle renvoie à des vrais débats et à des vrais positionnements politiques syndicaux et idéologiques dans la réalité et euh, du coup les individualistes ont la plupart du temps sombré dans une approche fonctionnaliste Alors que les holistes ont sombré dans une approche structuraliste. Encore une deuxième opposition individualiste, euh, euh, l'individualisme qui renvoie au fonctionnalisme et le euh, holisme qui renvoie au structuralisme. Et donc euh, structuralisme ou on va dire structuralo-marxisme ou marxos-structuraliste comme vous voulez, on peut on peut on peut jouer aussi avec les mots autant que les, les auteurs. Et donc euh, en tout cas le structuralisme et le marxisme qui privilégie l'économie. Vous eh bien, l'économie et le fonctionnalisme qui privilégie la culture. Et donc, l'approche fonctionnaliste qu'on oppose un peu rapidement à l'approche culturaliste, eh bien, euh, cette approche fonctionnaliste a amené dans le champ de la sociologie rurale une approche à la fois fonctionnaliste et culturaliste. Et c'est l'approche prônée, par exemple, par mon maître euh, qui, malheureusement, est mort... Euh, un peu trop tôt et en tout cas juste avant ma soutenance de ma thèse c'est Placide Rambo et euh, Placide Rambo était à la fois fonctionnaliste et euh, culturaliste mais Mandras n'était pas loin Henri Mandras dans son approche et le structuralisme et le marxisme le marxosstructuralisme ben on a des gens euh, qui euh, dans le champ de la sociologie rurale et eh bien euh, se réclamaient euh, de, de, de Marx de, de des luttes de classe etc Voilà, il y a donc, y a, y a, on a eu aussi nous en sociologie rurale, on a eu des auteurs euh, qui, qui qui se réclamaient du marxisme et, et justement dans l'approche complexe de la ruralité, euh, et j'en profite pour le, lui rendre hommage. Je pense que Marcel Jolivet a fait partie des précurseurs de la théorie de la complexité dans le champ rural. Et euh, parce que justement pour pour Marcel Jolivet, les les choses, la réalité, eh bien, lui semblaient euh, moins euh, dissociés que ce, que cela, c'est-à-dire euh, certains privilégiant la culture et d'autres privilégiant le marché et l'économie, et, et justement dans l'approche complexe euh, prônée euh, dans le champ rural par euh, Marcel Jolivet, eh bien euh, on a euh, un intérêt euh, autant pour les individus que pour euh, les groupes et le social, autant pour euh, l'approche fonctionnaliste centrée sur la coopération les coopératives agricoles, les mutuelles coup durs, les mutuelles bêta, etc. qui ont intéressé Placide Rambo et, et, et Mandras Donc comme si euh, dans la société les gens ne faisaient que coopérer. Et au contraire les structuralistes qui, voyaient du, qui voyaient du conflit partout. Et dans la réalité, dans la réalité sociale, eh bien euh, ça m'a amené à bâtir par exemple un concept que j'ai appelé la solidarité conflictuelle. C'est-à-dire que les acteurs sociaux et les groupes sont solidaires et coopèrent de temps en temps et euh, sont en conflit dans à d'autres à d'autres moments euh, et donc euh, vous voyez que la, on s'aperçoit que cette approche donc de le, de la complexité elle amène euh, à, à aborder la réalité à travers un certain nombre de un certain nombre pardon de paradigmes qui ne dissocie jamais alors toute une série de justement d'éléments premier élément l'homme et donc la culture de la nature La matière de l'esprit, Et si on a un cerveau, c'est parce qu'on a un esprit, et si on a un esprit, c'est parce qu'on a un cerveau. Et comme dit Edgar Morin dans ses conférences, la bouche n'est pas qu'une bouche. Bon. Et on voit bien là, en termes de, de, de tissu, de muscle, tout ce que vous voulez. Et donc, euh, on ne dissocie jamais le sujet et l'objet. On ne dissocie non plus jamais dans l'approche complexe la cause et les effets. Vous savez l'histoire de la poule et de l'œuf. Donc, euh, on a dans des approches euh, non complexes, euh, on a très souvent, euh, dans les hypothèses, mais bon, dans les démarches hypothético-déductives, on a toujours euh, un phénomène qui renvoie à l'autre phénomène. Je suis d'origine populaire, j'ai moins de chances de réussir à l'université. Bon, bon, C'est vrai que... C'est un paradigme, d je dirais, une hypothèse complètement fermée, parce que ça se voit comme une vache dans un couloir. Il n'y a pas besoin de, ni d'avoir lu Bourdieu, ni d'avoir fait dix ans d'études supérieures pour voir l'évidence. Euh, donc, euh, c'est juste pour vous interpeller, pour celles et ceux qui mènent des recherches actuellement, faites attention à vos hypothèses. Euh, si ce ne sont pas des hypothèses ouvertes, c'est même pas la peine d'en faire. Hein, parce que sinon, c'est de la tautologie. Et vous enfoncez des portes ouvertes. Donc, euh, du coup, euh, les, ce qu'on appelle des causes... Sont parfois simplement des effets de la même cause. Et ce qu'on appelle des effets, c'est peut-être une cause du, de l'effet. Donc voilà, il, il s'agit de complexifier les relations et ne pas tomber dans le monocausal. Euh, euh, tel phénomène renvoie à tel autre, telle situation renvoie à telle chose. Justement, dans la réalité, c'est autrement plus complexe. On n'oppose pas non plus le sentiment et la raison. C'est-à-dire que les acteurs sociaux ont des opinions. Ils ont des et en plus comme l'avait très bien montré le philosophe Hegel, pour un acteur social, son opinion renvoie au vrai. Donc, C'est ce qu'on appelle l'idéologie. Donc on a tous une perception de la réalité sociale, et l'idélogue comme d'habitude, c'est toujours l'autre. Mais euh, n'allez pas demander à un acteur social, quand il s'exprime, de dire « je vais vous tenir un discours idéologique ». Non, il va vous tenir un discours, qui va, pour lui en tout cas... Qui va correspondre à la, la réalité, en tout cas à la réalité de sa perception et de sa représentation. Donc, les opinions, les sentiments, les raisons, la rationalité, donc tout ça, c'est intimement lié, l'un euh, et le multiple, etc. Du coup, ça m'amène à, pour conclure, euh, pour conclure provisoirement, euh, donc cette approche, euh, ce, ce premier point concernant la, la complexité, parce que c'est pas le cœur de, du propos. Je l'ai quand même évoqué la, la ruralité euh, dans mon petit laïus avant l'échange. Eh bien, pour conclure cette première partie, disons, eh bien, je voudrais vous donner quatre verbes qui, de mon point de vue, définissent non seulement la sociologie, mais les SHS dans leur ensemble, les sciences humaines et sociales. Quatre verbes qui euh, sont susceptibles, me semble-t-il, de, de rendre compte de cette approche complexe. Premier verbe, c'est le verbe comprendre. Et quand on veut comprendre, quand le sociologue euh, veut comprendre, c'est parce que veut comprendre pour faire comprendre, eh bien, il vise à la compréhension, la sociologie, donc, vise à la compréhension des, des phénomènes sociaux. Et pour comprendre, on rassemble des données, on réunit des données. Vous voyez, donc, les données qui sont extérieures, eh bien, on les intériorise, et on, les, on accumule et on, et, et on amasse des, des données. Et on les et pourquoi recueille-t-on des données Eh bien, euh, pour essayer de répondre aux questions euh, habituelles, quelles sont les déterminations qui gouverne les comportements des hommes vivant en société. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène tel individu à faire ce qu'il fait Qu'est-ce qui amène tel individu à ne pas faire Qu'est-ce qui amène un individu à penser comme il pense Et qu'est-ce qui amène un individu à penser euh, autrement Et de ce point de vue-là, je serais boudonien euh, du point de vue de l'interprétation. Raymond Boudon a tout à fait raison quand il dit que les acteurs sociaux n'ont jamais ni raison ni tort, mais ils ont toujours des raisons de penser ce qu'ils pensent, ils ont toujours des raisons de faire ce qu'ils font. Et quel est le rôle de l'analyse en S.H.S. C'est de rendre compte des raisons, donc des rationalités à l'œuvre. Et euh, concernant le concept de rationalité, eh bien, euh, j'ai souvent rappelé que les paysans n'étaient pas plus irrationnels que les, les entrepreneurs. Les fameux paysans traditionnels ne sont pas irrationnels. Ils, ils obéissent à une forme de rationalité différente des autres des, des autres producteurs de, de la terre. Et donc, il y, a, il y a autant de formes de rationalité qu'il y a d'individus, voire de, ou de groupes sociaux. Donc, pour comprendre, un seul gros problème en SHS, c'est que l'acteur social qu'est le chercheur, eh bien il fait partie de sa recherche. Parce que le sociologue, ou l'historien, ou le géographe, il, ou l'ethnologue, est en même temps un citoyen. C'est-à-dire qu'il est à la fois le sujet de son analyse, mais en même temps, il fait partie comme objet, puisqu'il est membre de la société, Euh, Qu'il essaie de comprendre. Et donc, euh, du coup, le premier ennemi du sociologue, c'est lui-même. C'est-à-dire ses préjugés, ses croyances, ses propres représentations. Et la première euh, démarche pour analyser la complexité de la réalité sociale, c'est d'objectiver sa propre subjectivité. C'est facile de prendre du recul par rapport au discours de l'autre. Oui, euh, oui j'ai fait un entretien, j'ai posé des questions à un acteur social, etc. Je, et j'analyse objectivement, à travers une analyse de contenu, et même en utilisant des qui-deux, etc., ou des ordinateurs, objectiver la réalité sociale comme ça. C'est pas la peine de faire des années des années d'études pour prendre du recul par rapport au discours de l'autre. Par contre, prendre de la distance par rapport à ses propres croyances, par rapport à sa propre culture sans sociocentrisme, c'est-à-dire analyser par exemple un paysan à l'aune de la culture des couches moyennes intellectuelles que sont les sociologues, analyser les comportements de par exemple de femmes marocaines alors qu'on est euh, un européen euh, de culture, c'est-à-dire à la fois sociocentrisme et ethnocentrisme. Et donc pour lutter contre l'ethnocentrisme, pour lutter contre le sociocentrisme, eh bien il faut effectivement objectiver À faire des efforts d'objectivation de sa subjectivité. Le deuxième verbe, c'est expliquer. C'est un verbe quasi antonyme du verbe comprendre. Parce que pour expliquer, ça suppose, eh bien, euh, justement, l'extériorisation, le déploiement des relations. C'est-à-dire qu'au départ, c'était prendre des éléments euh, qui étaient de à l'extérieur dans la société, dans l'objet d'études, et se les, les intérioriser, eh bien, pour expliquer, au contraire, il faut extérioriser les relations, faire un certain nombre d'hypothèses, euh, etc., de relations entre des comportements, des situations, etc. Troisième verbe, c'est dialoguer. Et il n'y a pas d'analyse de la complexité de la réalité sociale sans dialogue. Le dialogue a deux niveaux. Premier dialogue, à l'intérieur de sa discipline. C'est-à-dire que les sociologues, euh, au lieu de je dirais, de lutter uniquement pour occuper les places dans les institutions et les places au niveau du pouvoir, devrait peut-être euh, dialoguer et euh, lutter de manière épistémologique, c'est-à-dire euh, euh, analyser euh, les textes, les travaux, débattre, dialoguer, euh, euh, critiquer même, après tout, ça, ça, fait, partie du, ça fait partie du dialogue euh, socratique, euh, pour avancer vers le, disons, on parle plus vrai, mais le moins faux. Et donc, du coup, le dialogue à l'intérieur d'une discipline et en même temps le dialogue avec les autres disciplines et enfin le, le quatrième verbe c'est écrire écrire parce que euh, le chercheur en sciences humaines et sociales et eh bien pour objectiver doit être euh, il doit être précis il doit être rigoureux et surtout dépasser le flou de l'oral alors vous allez me dire oui mais il, en même temps il, lui il s'exprime oralement mais là je m'exprime oralement à, sur la base de documents écrits puisque seul l'écrit permet de dépasser le flou de l'oral Euh, et euh, permet aussi de dépasser le mythe de, euh, du, du visuel et de l'audiovisuel. Donc, je vous renvoie à la culture euh, Google et informatique, euh, qui n'est pas prête, donc, de, de remplacer la capacité heuristique et de formation, donc, euh, de Gutenberg. Donc, euh, on a euh, l'écriture, c'est une manière d'objectiver et au moins. Vous savez, quand on écrit des choses, on peut changer, on peut euh, enlever des verbes, on peut mettre des virgules, etc., etc. Alors qu'à l'oral, eh bien, dans le flou de l'oral, on a toujours l'impression qu'on est presque en accord. Et on voit bien, moi qui dirige des, des recherches, notamment des masters ou des thèses, eh bien, euh, à l'issue d'un échange avec un doctorant, en général, ça se passe très, très bien, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on a l'impression. Euh, Euh, de s'être compris euh, comme on dit 5 sur 5 hein, dans l'armée euh, comme comme disent euh, les militaires c'est reçu et compris euh, rarement compris enfin en tout cas reçu 5 sur 5 et eh bien euh, les les le doctorant me renvoie un document écrit je me dis on n'a pas assisté à la même tout à fait à la même réunion sans doute Alors que à l'oral, per... j'étais persuadé que euh, les choses étaient claires, etc. Et effectivement, l'avancée vers l'analyse et la compréhension de la complexité nécessite le recours euh, à, à l'écrit. Alors, j'en arrive tout de suite au, au deuxième point, puisque euh, la ruralité, c'est euh, effectivement une notion euh, contestée. Euh, je voudrais euh, insister euh, sur le fait que. Euh, Henri Mandras a eu une, une très belle, excellente euh, intuition, en tout cas très heuristique, quand il a parlé de la fin des paysans. Alors bien entendu, c'est pas la fin des, des paysans au sens du général de Gaulle, Le, les, les paysans euh, vont disparaître, il y aura, comme les, les, les anciens combattants de la, de la guerre 14, de moins en moins de, euh, de paysans au fur et à mesure que la société se modernisera et s'urbanisera, mais ce que Henri Mandras... Euh, ce sur quoi Henri Madras insistait, c'était sur le fait que c'était la fin d'une civilisation, la fin d'une culture paysanne euh, et non pas la fin euh, physique donc euh, d'un groupe social. Et donc euh, euh, si on ne peut plus parler, je crois que Madras, Rambo, etc. et encore plus Marcel Jolivet était d'accord avec ces paradigmes théoriques. Si on ne peut plus parler de, euh, de, de, de paysannerie ou de culture euh, rurale de civilisation rurale et eh bien on peut encore parler me semble-t-il de territoires ruraux et de spécificités de gestion des espaces ruraux de négociation et du coup euh, la ruralité si elle existe encore aujourd'hui euh, en SHS comme objet d'étude et eh bien il me semble que euh, c'est un élément important c'est euh, que euh, c'est la ruralité comme territoire donc la sociologie rurale est, euh, de mon point de vue, pour l'essentiel une sociologie des territoires euh, ruraux et je ne sais pas où en sont les autres disciplines l'histoire, la géographie, l'ethnologie mais en tout cas, pour ce qui concerne euh, la discipline que je connais la moins mal donc euh, la sociologie eh bien euh, euh, je crois que euh, le territoire est au coeur euh, de toutes les questions qui concernent les, les sociologues ruraux alors c'est quoi le territoire ben, premier élément, premier rappel ce n'est pas un donné mais c'est le résultat d'une construction sociale. Et c'est très important de rappeler que les territoires, euh, le territoire renvoie à une construction sociale où les processus et les héritages historiques jouent un rôle déterminant. Euh, et le territoire, bien sûr, s'observe à des échelles d'analyse différentes qui peuvent se recouper, s'emboîter, etc. Mais globalement, le territoire est, est perçu par les acteurs sociaux comme à travers le prisme de la poupée gigogne, hein, du local au, au mondial. Et je rappelle par exemple à, à mes chers étudiants euh, rennais que quand ils sont rennais, ils sont forcément d'Ille-et-Vilaine et mais quand ils sont du département d'Ille-et-Vilaine, ils sont forcément bretons. qu'ils le veut ou non, quand ils sont bretons, ils sont aussi français, quand ils sont français, ils sont européens. Et donc, euh, euh, bien entendu, l'identité territoire, eh bien, la, la déclinaison de l'identité territoriale dépend du lieu où on est interrogé, et donc euh, on ne se dit pas rennais quand on est au Japon, euh, et on est européen quand on est au Japon, et en Allemagne on est français, et puis à Paris on est rennais, et puis euh, à Rennes on est euh, de tel quartier de... Euh, donc il y a, y a, y a donc, euh, un recoupement et euh, des emboîtements donc, de différentes échelles, en passant bien sûr par euh, la nation et euh, l'Union euh, Européenne. Le territoire c'est une portion d'histoire qui a été donc délimitée, et qui dit territoire des frontières. Il n'y a, a pas de territoire sans frontière. Et, et justement, une fois que cette portion a été délimitée, elle est nommée. C'est très très important la sociologie de la dénomination. Et moi, euh, bon, je me souviens dans, euh, quand j'avais travaillé dans le, dans le Pays de Redon, euh, dans certains hameaux, et euh, eh bien euh, le nom du hameau euh, quand on je demandais ma route et je demandais euh, euh, où est tel hameau, et eh bien on, C'est la même chose si je demandais le nom de la personne qui l'habite. Qu on demande à le où habite une personne. On nous donne la direction du hameau, on nous demande la direction du hameau et on nous renvoie chez les personnes. C'est-à-dire que la taxinomie, la nomination, c'est un acte très, très important. Pourquoi Parce que le territoire est toujours le support d'une identité. C'est le support d'une identité qui n'est pas... Simplement individuel, c'est le support d'une identité collective. Alors, euh, en même temps, autre dimension du territoire au-delà de l'appartenance et de l'identité, et eh bien c'est celle du pouvoir. C'est-à-dire que il n'y a pas de territoire qui ne soit le produit du pouvoir. Et je crois que s'il y a trois concepts à, à mettre en, en exergue et en tout cas, on va dire en triangulation ou Euh, en trilogie, comme disent les, les, ou triptyque, comme disent les, les épistémologues, c'est territoire, identité, politique. Le territoire breton n'existe que parce qu'il y a des gens qui l'habitent, donc qui ont un sentiment d'appartenance. Et je dis bien sentiment d'appartenance. On n'appartient pas à un territoire. Un an déplaise à Pétain sous Vichy, on n'appartient pas à la France. On a un sentiment d'appartenance à la France. Et c'est pas la même chose. On n'appartient pas à une profession quand on est avocat. On a un sentiment d'appartenance à la profession. Et, et donc euh, faut, faut faire attention dans la dans la phrase éologie, parce que vous voyez oh, on, on se laisserait aller. Donc on appartient à la Bretagne, on appartient à la France. Et pourquoi on n'appartiendrait pas aujourd'hui à, euh, à, à l'Europe Et donc euh, l'identité va avec en même temps le politique. C'est-à-dire que si le Conseil régional de Bretagne n'existait pas, il y aurait pas de Bretagne. Tout simplement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le Parlement et le Sénat en France, il n'y aurait pas de France. Et donc, euh, s'il n'y avait pas les quatre institutions majeures de l'Union européenne, la Commission européenne, euh, le, le Conseil européen, le Parlement et, euh, et la Cour de justice des communautés européennes, s'il n'y avait pas des institutions européennes, il n'y aurait pas d'Europe. Et s'il si, n'y avait pas d'Europe, il n'y aurait pas d'Européens. Et donc, vous voyez bien que la triptyque territoire-identité politique, eh bien, elle encadre euh, la problématique, justement, me semble-t-il donc du, de ces espaces euh, qui sont singuliers euh, parce que ils sont caractérisés par des environnements et des paysages propres enfin propres au sens euh, pas propres et sales hein. donc des environnements et, des, et donc des paysages spécifiques euh, l'espace euh, qu'est le territoire et eh bien il est approprié et géré par des humains par des collectivités humaines qui lui affectent des usages qui lui affectent des activités Et le territoire, il est aménagé en fonction, comme l'avait très bien écrit, donc, Bronisław Malinowski, donc, l'un des pères du fonctionnalisme, euh, eh bien, le territoire, il est aménagé en fonction des besoins, hein, des besoins, enfin, en tout cas, de, du sentiment que les acteurs sociaux ont euh, de, de leurs besoins. Alors, donc, euh, euh, il est donc le produit de l'action humaine, et c'est un espace de relation, un espace de relation, d'échange. Et euh, à l'intérieur du territoire, les acteurs sociaux toute une série de de réseaux. Alors aujourd'hui, la nouveauté par rapport à, on va dire, il y a 20 ou 30 ans, la nouveauté me semble être que le territoire a des contours plus flous, plus mobiles que dans les sociétés, euh, euh, on va dire, plus, entre guillemets, plus traditionnelles. Ça veut dire que le territoire, c'est toujours une, une construction sociale, mais provisoire. Parce que le, le territoire... Et eh bien, il peut être déformé. Le territoire, il est reconstitué. Alors, si vous, vous avez qu'à interroger les Palestiniens, vous allez voir ce que leur rapport au territoire, ou euh, même euh, en Israël, euh, vous allez, où, où vous allez, et même actuellement dans l'Irak, euh, vous interrogez un Kurde, un Chiite, un Sunnite, etc. Et vous allez voir le, leur rapport au territoire. Les, les Arméniens. Euh, donc, on, on a euh, euh, bien cette idée, je dirais, socio-anthropologique. Euh, que, euh, on est en pleine géopolitique. Hein, donc euh, l'analyse des territoires, c'est une analyse géopolitique et il euh, y a une articulation euh, donc, de l'approche sociologique et anthropologique euh, euh, donc, euh, évidente avec l'histoire. Euh, et pour moi, euh, je ne peux pas imaginer qu'un sociologue rural ne soit pas en même temps hein, très centré et intéressé par les questions d'histoire rurale. Et, et qui dit sociologue rural dit aussi géographie rurale et qui dit géographie rurale dit aussi ethnologie donc on, on est là quand je vous parlais tout à l'heure du souci pluridisciplinaire pour essayer de rendre compte de la complexité eh bien euh, ça ne veut pas dire que la pluridisciplinarité ce soit la fin des disciplines parce que pour qu'on puisse être pluridisciplinaire il faut des disciplines et, et, et donc euh, mais, mais des disciplines ouvertes hein, et, et non pas des disciplines euh, autarciques et fermées sclérosée donc est euh, repliée sur elle-même. Alors maintenant la question rurale, eh bien le cœur du sujet, c'est un domaine de controverse. Alors c'est un domaine de controverse, mais euh, pas pour les acteurs sociaux. Euh, celui qui vit dans le rural ou qui travaille en ville et qui vit dans le milieu rural ou qui vit en ville et qui travaille dans le milieu rural, pour lui euh, les choses sont pas complexes, elles sont pas controversées. Euh, les problèmes c'est plutôt les intellectuels qui les ont c'est c'est les penseurs qui analysent la réalité comme complexe. Parce que pour les acteurs sociaux, euh, euh, l'identité, elle est beaucoup plus vécue que pensée. Elle est vécue. Les acteurs sociaux, ils sont ce qu'ils sont. Mais comme les analystes essaient de réfléchir et de penser euh, les, les appartenances, les identités, etc., eh bien, euh, les questions sont souvent très controversées. Alors, euh, quand on évoque les territoires ruraux, Et les perspectives d'avenir justement de, du du monde rural, on a un sentiment, enfin en tout cas moi j'ai eu le sentiment que euh, il y avait des visions très contradictoires. Certains parlent systématiquement de déclin ou de désertification, y compris dans les ouvrages hein, euh, et de certains théoriciens. Donc c'est alors la mort du rural ou le alors si vous voulez vendre euh, euh, si vous voulez publier et vendre eh bien euh, intituler euh, votre ouvrage la mort de alors ça ou la fin de la fin du rural la fin de la famille le rural mort ou vif bon et ça, <rire> ça c'est des intitulés de revue etc et donc euh, euh, on a donc cette vision du déclin et de la désertification et au contraire on a eu et à partir de du, du fameux livre de Bernard Kézere On a une autre vision euh, antinomique, enfin en tout cas euh, contraire à la, à la vision du déclin. C'est celle de la croissance et de la renaissance rurale. Euh, donc une vision optimiste et une vision pessimiste. Alors on évoque tour à tour concernant les territoires ruraux l'abandon de la friche, l'abandon pardon et la friche, l'intensification ou bien encore la reconquête euh, des, des territoires. Alors certains sociologues euh, ou enfin en tout cas euh, théoriciens Euh, voit des processus de résistance, ré, euh, on résiste au déclin, euh, on lutte contre la désertification, euh, et euh, d'autres voient au contraire donc euh, euh, un processus euh, beaucoup plus déclinant, quasi nietzschéen, donc la, euh, vers la, la fin euh, de cette euh, réalité-là. Alors justement, euh, pour comprendre euh, la réalité euh, des territoires ruraux. Il me semble qu'il y a une démarche euh, à avoir à nouveau, c'est dans un premier temps de quitter les livres, de quitter les auteurs et les théories, et de retourner sur le terrain. C'est-à-dire que euh, d'aller voir les faits et de les observer attentivement. Parce que vous voyez bien que si vous lisez bien Kézer... Vous êtes optimiste, hein dire quand vous voyez carrément des villages qui augmentent de 80 d'habitants. Effectivement, il y en avait huit au départ, et il y a un couple de retraités parisiens qui s'installent en montagne, et ça fait une augmentation phénoménale, euh, donc euh, statistiquement. Mais On a euh, ou des Anglais qui achètent des fermettes dans le centre Bretagne, euh, dans des dans des villages où il y avait très peu d'habitants. Il suffit qu'il y ait cinq six couples, euh, et éventuellement avec deux ou trois enfants euh, chacun, et l'école peut même euh, privée. L'école peut euh, peut réouvrir. Et donc ça rend euh, bon plein d'optimisme. Mais pour aborder donc cette question le le plus sociologiquement possible, eh bien euh, je me suis posé la la question. « Peut-on encore parler de ruralité euh, aujourd'hui ?» Et euh, cette question peut sembler incongrue, mais euh, elle nous est renvoyée, euh, cette question, par un certain nombre d'acteurs de la politique d'aménagement du territoire, aussi bien que par les chercheurs qui analysent l'évolution euh, des territoires ruraux. Mais confrontée euh, au profond changement de la société, cette question est aujourd'hui doublement critiquée par les chercheurs, qui lui reprochent jusqu'à son manque de pertinence pour analyser et comprendre les logiques de, de changement. Et pourtant, la dichotomie ville-campagne, donc urbain-rural, est une vieille distinction, je dirais même une très vieille distinction, de l'analyse des faits sociaux. Et cette dichotomie ville-campagne euh, ville est en quelque sorte modernisée, et s'est modernisée à partir des années 1950, avec la division urbain-rurale. C'est-à-dire que c'était euh, euh, ville-campagne jusque dans les années 50, Et à partir de, des années 50, eh bien, on, on est passé de vie de campagne à euh, urbain-rural, euh, qu'on a retrouvé dans toutes les sciences sociales, histoire, géographie, sociologie, ethnologie, etc. Et du coup, cette notion, eh bien, euh, elle est, euh, elle est contestée euh, parce que finalement, on a deux approches euh, qui ont émergé, celle qu'on a appelée que vous connaissez, celle du continuum. Euh, de Rambaud était hein, des, vraiment euh, au cœur de cette approche du continuum. C'est-à-dire qu'en gros, dans son livre euh, sur sujet rural et urbanisation eh », euh, euh, la société était rurale et traditionnelle, et elle devient moderne et urbaine. Et donc, euh, le processus de modernisation de la société versus euh, de Rambaud, pour lui, modernisation et urbanisation étaient synonymes. Et donc, au fur et à mesure, le rural... Euh, est voué, effectivement, à, à disparaître, ou en tout cas, à, à devenir éminemment minoritaire. Le centre, c'est l'urbain, et la périphérie, c'est le rural. Le dominant, l'urbain, et le dominé, donc, le, le rural. Et Placide Rambaud nous rappelait même que, Urbs, la ville, les habitants de la ville, euh, qui habitent justement dans les communes rurales, le bourg, ça a donné le groupe social des bourgeois, et les bourgeois ont pris le pouvoir économique dès la Renaissance, ont pris le pouvoir politique dès, en gros, 1789, la Révolution française, et ils ont pris le pouvoir culturel à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que les, les gens des bourgs, les urbains, au lieu de penser la société en termes de pluralité de culture, eh bien, ils, euh, les urbains ont réussi, les bourgeois donc, c'est pour ça qu'on parle de culture bourgeoise, ont réussi à faire penser qu'il existait une seule culture, et que tous les autres étaient plus ou moins éloignés de leur culture. Et au lieu de dire qu'il y avait la culture des urbains, des bourgeois, la culture des, des artistes, la culture des artisans, la culture de tel ou tel groupe social, eh bien, euh, à la fin du XIXe siècle, euh, à la faveur donc du positivisme cher à Auguste Comte, eh bien, on a une homogénéisation culturelle et une domination des urbains. Et à tel point aujourd'hui, ce que l'on croit être la définition du rural, c'est ce que, C'est la définition que les urbains ont réussi à imposer à tout le monde comme étant la norme euh, donc, euh, et, et la culture. Et, et donc euh, du coup, dans cette approche du continuum, eh bien euh, la ruralité est vouée à disparaître au profit d'une société moderne et urbaine euh, et homogène et plus ou moins harmonieuse. Mais cette thèse du continuum a toujours été contestée par une autre thèse, la fameuse thèse de l'opposition. L'opposition rurale et urbain Alors, il euh, y a un élément qui est un peu léger quand même dans cette thèse de l'opposition, c'est la définition du rural. Parce que quand vous demandez euh, un, un tenant de cette thèse, qu'est-ce que le rural Il vous répond ce qui n'est pas urbain. Et quand vous lui demandez qu'est-ce qui est urbain, il vous répond ce qui n'est pas rural. Et donc, dans cette thèse de l'opposition, il faut y ajouter, il faut quand même être honnête intellectuellement, euh, il faut y ajouter dans cette thèse de l'opposition de la domination. C'est-à-dire qu'il y a euh, non seulement une... Euh, une distinction entre rural et urbain, c'est n'est pas simplement une différenciation, c'est aussi une hiérarchisation. C'est ce que je disais à mes, à mes amis féministes, à mes collègues féministes, je leur disais, euh, quand les féministes euh, luttent euh, contre la hiérarchie entre hommes et femmes, on ne peut pas ne pas les soutenir. Par contre, quand elles luttent, à tort, me semble-t-il, contre la différence entre hommes et femmes, il y a une erreur de casting dans le militantisme. Donc là, euh, euh, c'est bien la hiérarchie qui est problématique, Ce n'est jamais la différence, parce que c'est la même chose dans les relations interethniques et minorités. Euh, être musulman, euh, juif, euh, chrétien ou, ou sans religion, etc. C'est-à-dire euh, être dans un rapport de différenciation n'est pas problématique socialement. C'est quand la différenciation est perçue en termes hiérarchiques que, et donc en termes politiques, euh, que c'est effectivement problématique. Donc on a euh, une notion de rural. Euh, qui est euh, interprété euh, par des sociologues, soit du continuum en termes d'urbanisation, soit des sociologues plus structuralistes, plus plus marxistes hein, dans dans l'approche euh, en termes d'opposition. Euh, Et euh, on voit bien que le point commun euh, entre les deux approches, c'est la place énorme de l'agriculture dans la définition de la ruralité. Alors, euh, bien entendu, personne ne confond agriculture et ruralité, et surtout pas euh, rambo Madras et, et, et d'autres. Mais implicitement, dans les représentations mentales, l'idée que l'agriculture structure presque exclusivement le monde rural est très prégnante, est très présente. Et pourtant, les chiffres nous donnent le, le contraire. Les agriculteurs sont minoritaires dans, dans le rural, on le voit bien au niveau, y compris dans le rural, on le voit au niveau démographique, et ne représentent Aujourd'hui, que 7% des ménages ruraux, et encore, 7% en Bretagne, des ménages ruraux, et encore, si l'on y ajoute, les retraités agricoles, eh bien, on arrive à peine à 15%, en ajoutant les retraités agricoles, 15% des, des ménages. Donc, je vais vous épargner, bien sûr, les, euh, les données, mais ce que je pourrais faire, c'est euh, vous transmettre, euh, dans un fichier PDF, comme on dit aujourd'hui, euh, donc euh, un texte euh, qui, où il y aura des, des tableaux, oui. et, etc., Alors donc euh, le je dirais que l'autre point commun entre les analystes du continuum ou les analystes plus plus critiques euh, de sociologie critique de de l'opposition et eh bien euh, c'est je dirais la triple entrée pour définir le rural et quand là vous voyez le lien enfin, j'espère vous voyez le lien avec euh, le Euh, le, la première partie de mon fil a eu ça autour de la complexité. Et, et chacun a trois entrées. Euh, la première, eh bien, euh, c'est justement euh, une entrée économique, c'est-à-dire que pour tout le monde, euh, eh bien, il euh, a, euh, a analysé euh, l'importance ou non euh, des secteurs, l'agriculture euh, notamment, mais pas simplement, donc dans le, dans le milieu rural. Et donc, euh, la, la place de l'économie dans la définition de la ruralité est très importante et c'est la première entrée commune. La deuxième entrée est plutôt à caractère géographique. Et eh bien, euh, cette entrée à caractère plus géographique est fondée sur le fait qu'en milieu rural, l'essentiel de l'économie s'appuie sur un usage extensif de l'espace et des ressources dites euh, naturelles. La ville, au contraire, est le lieu de forte concentration, voire de sur-concentration. La ville, eh bien, c'est un lieu d'investissement, un lieu de, où le, le prix du foncier est élevé, le prix de l'immobilier. Les zones rurales sont au contraire des espaces de peuplement faible et dispersés, d'utilisation extensive du sol et de faible prix du, du foncier. Contrairement au champ précédent, cest dans le champ économique, où l'on constate une réduction des différences ville-campagne, et eh bien il apparaît ici, dans ce caractère géographique, il apparaît ici que l'écart se creuse de plus en plus, ce qui, de mon point de vue, corrobore euh, mon idée selon laquelle euh, la ruralité euh, comme territoire mérite vraiment d'être euh, investiguée et d'être continuée euh, à être euh, analysée. Et du coup, je ne m'autorise plus aujourd'hui euh, à parler. Euh, simple, je ne m'autorise aujourd'hui à parler euh, plutôt de euh, d'espace rural que de société rurale. C'est euh, un terme. Le fait de le fait de parler de société rurale, pour moi, me semble aujourd'hui problématique, euh, étant donné la, la situation, puisque société et civilisation rurale, c'est quand même. Euh, on va dire c'est contestable au regard de la réalité aujourd'hui. Alors que parler de territoire rural ou d'espace rural, et eh bien euh, notamment à travers cette entrée, ce prisme géographique, ça tient euh, encore la route. Troisième fondement qui est aussi, euh, euh, je dirais qui fait l'objet d'un accord euh, entre les, les tenants de, du continuum ou de, de l'opposition, mais c'est presque le fondement que j'appellerai socio-anthropologique. C'est l'idée que la ruralité Repose sur la spécificité d'un système de valeurs fondé plus qu'en ville encore sur la famille. Un système de valeurs fondé sur la propriété et on le voit bien euh, en, en Bretagne, euh, les jeunes ruraux et pas simplement les jeunes agriculteurs ne euh, passent pas leur permis de conduire après leur diplôme, ils se marient et leur obsession congénitale c'est bâtir il faut euh, euh, c'est vraiment le euh, avoir euh, sa maison avoir quelque chose à soi et euh, pour les agriculteurs pour les entrepreneurs même si bien sûr euh, dans le mythe de l'entreprise agricole moderne et compétitive on loue les terres puisque la, la terre c'est plus un patrimoine c'est un, un outil de spéculation ou au mieux un outil de travail et bien même pour ces agriculteurs très modernes, à la telle exploitation euh, compétitive, eh bien, il faut absolument que 50% en Bretagne, 50% des terres soient en propriété. On, donc on est on est ni en Hollande, ni au Danemark et encore moins en Angleterre dans le rapport euh, à la terre, euh, enfin en tout cas chez les chez les travailleurs de la terre. Donc on voit bien là le la famille, la propriété et l'attachement à la terre et je dirais même un certain entre guillemets conservatisme que l'on retrouve dans euh, dans les dans les comportements, même si bien entendu Euh, sur un certain nombre de, de critères, eh bien, euh, les comportements culturels sont très proches. Par exemple, l'acceptation euh, d'enfants euh, hors mariage, ou euh, et même euh, la, euh, sur des questions, par exemple sur euh, l'adoption par des, des familles homosexuelles euh, d'enfants, eh bien, on a euh, euh, dans les enquêtes on a pratiquement les mêmes données euh, en ville et, dans, et, à, et à la campagne, ce qui, ce qui contredit un petit peu euh, cette fameuse spécificité culturelle. De, de la campagne donc le milieu rural a connu des ruptures sur le plan de sa recomposition effectivement euh, démographique dans la redistribution de la population euh, donc euh, dans le territoire et dans son mode de consommation et de vie mais euh, toutes les enquêtes montrent que l'on va vers une uniformisation très grande des pratiques mais aussi des aspirations des personnes qui vivent en, euh, en milieu rural alors du coup On en arrive à quoi Eh bien, à, euh, après un examen attentif de cette notion de ruralité, eh bien, on en arrive à une conclusion extrêmement nuancée, et, et, et surtout pas euh, répondre oui, non, c'est spécifique, ça ne l'est pas, euh, euh, et, et donc euh, le, le contenu traditionnel de la ruralité est, est ébranlé, évidemment, mais. On ne peut pas estimer pour autant qu'il n'y a plus de territoires euh, ruraux, même si certains discours poussent donc à cette euh, affirmation. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'affirmation, l'appartenance pardon, euh, de à la ruralité est revendiquée non seulement par des ruraux. J'aime pas trop le terme parce que ça, euh, dans les réflexions sur l'identité nationale, ça reste problématique. Mais bon, je l'utilise quand même avec des gros guillemets. Euh, L'appartenance à la ruralité est revendiquée non seulement par les ruraux de souche, mais par beaucoup de gens nouvellement installés dans le tissu rural, qui, euh, ces gens-là, quand on les interviewe, ont bien le sentiment d'appartenir à un milieu de vie très différent de celui de la ville. Et justement, ils sont venus habiter dans les communes rurales justement pour ça. Donc on ne peut pas demander à des gens qui décident de quitter euh, la ville et d'habiter euh, dans une petite commune rurale euh, pas simplement euh, euh, en Lozère ou, euh, ou même dans des communes rurales bretonnes et autres ou, ou ligériennes, et eh bien on ne peut pas leur demander euh, d'estimer qu'il euh, n'y a plus de spécificité des territoires ruraux ou d'espaces euh, ruraux etc. Et euh, je dirais que euh, il y a de nombreuses associations d'organisations euh, très novatrices et vivantes qui se réclament du rural. Et, et donc, quand on regarde le, le nombre d'associations qui sont créées, il suffit d'aller voir les, à la sous-préfecture, et à la différence des associations urbaines, qui sont souvent des associations mornées, c'est-à-dire qu'on crée une association, euh, parfois avec son épouse avec des amis, euh, pour un projet, et ensuite on n'en entendu parler, et bien dans le milieu rural, il y a toute une série d'initiatives innovantes euh, de jeunes et de moins jeunes, euh, donc euh, ruraux, euh, et euh, qui vont dans le sens... Euh, de cette idée, de cette hypothèse, puisque se réclame vraiment de cet univers, euh, à la fois dans le domaine économique, social et, euh, et culturel. Le rural est donc le support de très nombreuses revendications collectives. Et euh, ce qui est intéressant à noter, c'est que on peut à la fois se réclamer des territoires ruraux, mais aussi aspirer au progrès et à la modernité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antinomie entre se vivre et se réclamer et se penser euh, rural et en même temps euh, moderne. Et là, euh, je crois qu'il euh, faut faire attention à, à l'opposition rurale urbain qui renverrait à une fausse opposition traditionnelle-moderne, tradition-modernité. Euh, il, il y a de la tradition en ville et il y a de la modernité dans le milieu rural, Et je dirais même que euh, la tradition ne peut pas exister sans la modernité et réciproquement, puisque la tradition est sans cesse revisitée, comme le passé d'ailleurs, toujours reconstruit à l'aune des, des problématiques euh, euh, contemporaines. Alors, donc, euh, euh, le fait rural, eh bien, semble pourtant euh, avoir disparu dans les dans les représentations, euh, mais parce que le, le triomphe de l'urbanisation eh bien, il, est, euh, il fait partie d'une communication. C'est-à-dire que dans, dans la presse, dans les médias, etc., donc on évoque le triomphe de l'urbanisation, et euh, cette vision nous semble erronée, simpliste, cette vision des choses, et en particulier dans le cas français. Parce que quand on fait de l'analyse, je dirais, comparative, quand on va voir ailleurs qu'en France... Les représentations sociales du rural en Allemagne, euh, en Hollande. Euh, J'ai répondu à, à des appels d'offres euh, de, internationaux, par exemple euh, le, le, le programme de le, le fameux PMPOA de maîtrise des pollutions d'origine agricole euh, au Danemark. Euh, C'était les pollutions euh, d'origine bovine. Le, le Danemark, donc le Jutland au Danemark, Wageningen en Hollande et la Bretagne pour la, euh, pour la France. Et, et donc euh, on voyait bien que toute une série de, de perceptions euh, était spécifiques euh, au cas français enfin en tout cas on ne les retrouvait pas de la même manière des cotants de, euh, de teneur donc euh, dans les autres pays euh, européens parce que comparativement à d'autres pays européens le monde rural demeure en france une réalité historique géographique et sociale encore ce euh, significative et sans entrer dans les Euh, dans les définitions, pas dans les controverses, donc de sa euh, définition, eh bien, il faut rappeler que, euh, que en France, les espaces à dominante rurale, tels tels qui sont définis par euh, l'Insee, couvrent 70% de la de, de, du territoire. C'est donc 70% de la France est rurale, mais simplement 20% de la population c'est 70% du territoire pour 20% de la population. Donc on voit bien la, la démographie et l'espace. Euh, et et, et euh, on peut dire que l'espace, les territoires ruraux renvoient à, à, à des notions comme patrimoine naturel, patrimoine architectural et culturel, euh, très euh, important. Et si le rural continue à être important en France, c'est entre autres grâce à son poids politique, le poids politique du rural, et je, des gens comme Bertrand Hervieux Et leurs équipes et les gens du CVPF ont bien montré que le vote agricole était le vote rural dépassait largement le, le, le nombre strict du vote euh, agricole. Le poids politique il est renforcé en France par le système de représentation électorale et on le voit bien avec le Sénat, avec euh, les, les conseils généraux. Euh, donc le, le poids politique de la ruralité euh, est, est très important. Alors moi je crois que euh, quatre dynamiques euh, sont à l'œuvre. Euh, et donc euh, pour permettre de, je dirais, de comprendre un petit peu les mutations qui traversent le, le rural et donc ce que je vais vous proposer c'est d'évoquer ces quatre dynamiques et ensuite de conclure par les, les éléments du pouvoir mais plutôt un peu sous forme de liste de courses quoi. Je, les, je vais vous donner les paradigmes principaux et ensuite euh, échanger euh, sur euh, sur toutes ces questions alors d'abord les, les quatre principales nouvelles dynamiques euh qui permettent d'analyser, euh, je dirais, euh, sociologiquement et anthropologiquement, euh, les mutations de la ruralité. Alors, première dynamique, c'est le, le ce que j'ai appelé le renversement des tendances migratoires. Euh, et, et effectivement, euh, sans tomber dans l'optimisme euh, ou la béatitude de, de Bernard Kayser, euh, eh bien, il y a une réalité, c'est que, euh, comment dirais-je, il y a une reprise démographique Dans les territoires ruraux, dans les communes rurales, elle n'est pas générale et certaines régions ou micro-régions sont encore bien sûr enclavées, c'est le cas de la Bretagne centrale et de certaines micro-régions du Massif central ou des plateaux de, de l'Est. Mais le milieu rural s'inscrit dans des mobilités résidentielles, c'est-à-dire que nous sommes une société de mobilité. On change de territoire, on change de voiture. Il y a même des gens qui changent de, de mari et de femme. Donc c'est l'idéologie de la mobilité. Alors c'est marrant d'ailleurs. Il euh, y a un philosophe qui s'est remarqué que on est tellement dans une seule, la, la modernité est tellement engoncé dans cette mythologie de la mobilité que les seuls qui dérangent ce sont les gens du voyage. Donc c'est pour ça que c'est un peu problématique. Euh, ça peut paraître non, mais ça peut paraître contradictoire, c'est-à-dire que à la fois dans l'imaginaire collectif la norme s'est bougée, changée. Et ceux dont ce dont cet élément est au cœur de la culture pose problème. Donc euh, euh, pas simplement des problèmes politiques, c'est aussi des problèmes culturels et, et, et idéologiques en tout cas. Alors donc vous voyez que euh, dans cette mobilité, eh bien là, il y a la mobilité résidentielle et euh, donc euh, qui d'abord a été alimentée par le retour au pays, hein, le fameux retour au pays natal. Bon. D'ailleurs un certain nombre d'entre eux sont devenus maires. Combien de maires de petites communes? Ont, ont vécu euh, l'intégralité de leur carrière de, de, bah, dans une grande ville. Pas simplement Paris, mais souvent Paris, mais aussi euh, en Bretagne, euh, euh, comment dirais-je, Nantes, Angers, euh, Rennes, etc., ou Brest. Et donc, euh, il y a euh, le retour euh, au pays natal de ce qu'on a appelé à l'époque des immigrants de la génération passée, euh, qui retrouvent donc euh, leurs attaches. Mais il y a aussi des gens qui n'ont aucune attache locale, qui s'installent dans les territoires ruraux, et qui s'intéresse tellement à l'histoire du pays, certains écrivent des livres, certains deviennent des spécialistes de l'identité locale, ça en tout cas pas la leur à l'origine, c'est-à-dire qu'ils incarnent, ident... ils aident les locaux, les gens... Euh... Euh, les autochtones à retrouver leurs sources leur, euh, leurs origines et donc ils mettent des, ils mettent des clubs en route euh, avec des, des, des, des arbres de, généalogiques etc toutes les associations de cartes de carte postales anciennes traditionnelles il euh, y a une femme là de, qui a vécu toute sa carrière euh, à, toute sa vie donc à Auxerre qui a déménagé dans un petit village de Normandie euh, Bien, elle a, elle a elle, Elle a mené une approche en amateur, une ancienne prof de, de lettres dans un collège. Euh, et, elle, a, elle a fait une approche un peu ethnologique. Euh, elle a montré comment on attachait les chevaux dans cette commune-là, euh, euh, comment on, les, on, on préparait les commissaires agricoles, etc., etc. Donc vous voyez que euh, les gens qui viennent d'ailleurs, euh, ils ont un profil sociologiquement typé. La plupart du temps, ils ont fait des études. Ce que moi j'avais appelé dans ma thèse les, les BAC plus 2, c'est-à-dire qu'ils ont tous fait des, soit des, des BTS, des DUT, euh, doc de géo, doc d'histoire, euh, rare, rarement, rares ce, sont ceux qui ont fait une licence maîtrise. Enfin, en tout cas, ils sont mères aujourd'hui cela. Euh, et donc, euh, à la fin des années 60, ils étaient au cœur du mouvement des pays, notamment sous la houlette de Pouloué, euh, le président de la Fédération nationale des pays. Bon. Et donc, euh, on a tous ces gens-là qui sont arrivés, euh, mais en même temps. Euh, il faut ajouter un contingent de ce que j'appelais les déçus de la ville euh, certains euh, au chômage la crise aidant eh bien, euh, ont fait le choix de s'installer dans, le, dans les milieux ruraux mais il y a aussi des, un certain nombre d'aventuriers et toute une série aussi d'exclus euh, je dirais socialement c'est à dire sans emploi, parfois sans diplôme euh, etc et donc euh, il y a une reprise démographique qui touche euh, des, des populations euh, composites mais qui amène statistiquement euh, donc euh, à, à inverser un petit peu, à renverser la tendance migratoire. Le deuxième processus, c'est le renouvellement des activités et des usages. Alors, bon, euh, chacun, beaucoup ici, euh, euh, vous avez entendu parler donc de délocalisation des entreprises et donc les actifs qui changent de, euh, de région, mais en même temps, dans cette délocalisation des entreprises, On a aussi un phénomène intéressant, c'est... Euh, euh Certains qui viennent tenter leur chance en créant leur propre activité dans le tissu rural. C'est-à-dire que c'est pas simplement de la délocalisation hein, vers la, la, la Chine ou les pays, ex-pays du PECO, le pays d'Europe centrale et orientale, ou la Pologne. C'est aussi des relocalisations. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au lieu de s'installer à Rennes, à Brest ou à Quimper, eh bien, on s'installe à Gévisée ou à, à plu près de Vannes, à 20, 30, 40 ou 50 km de, de la préfecture. Et donc... Euh, Euh, on a, du point de vue euh, euh, des activités dans le tissu rural, aussi euh, le développement d'un tourisme rural qui crée de nouveaux emplois, et de nouveaux services liés à l'hébergement, la restauration, les activités de loisirs. Donc, quand vous avez une commune où il y a un, un étang, il y a forcément un, des activités aquatiques, euh, de, de l'éducation à l'environnement, euh, on embauche un stagiaire euh, et en, parfois on, on crée un CDD puis un CDI, euh, animateur de voile, etc. Euh, donc euh, on a plein, plein d'activités euh, autour de l'hébergement, de la restauration, des activités de loisirs, Et des emplois qui sont euh, occupés par des personnes venues de l'extérieur. C'est-à-dire que ce ne sont pas les habitants de la commune euh, qui occupent euh, en priorité ces emplois. Ça fait venir des gens qui finalement, au final, s'installent euh, dans euh, les communes rurales. Alors, bien entendu, tout ça, ça procède de la tertiarisation de, des territoires ruraux. C'est euh, pas du tout les mêmes métiers, quoi donc euh, on, on voit bien là le, le, la transformation des métiers des professions euh, donc dans les, dans les territoires ruraux alors euh, cette tertiarisation peut atteindre des taux supérieurs à ceux des villes donc euh, en, en termes en terme de taux bien sûr hein. alors euh, en définitive il n'y a plus du tout de corrélation entre l'évolution de la population agricole et celle de la population euh, euh, rurale Alors, euh, je n'évoque pas la fonction agroalimentaire et forestière, mais bon, tout ça, c'est euh, évident que ça participe, euh, je dirais, de, du, de la renaissance rurale. Troisième processus, c'est la modernisation du cadre de vie. Alors, la modernisation du cadre de vie des populations rurales est un facteur qu'il faut mettre en relation avec la reprise démographique. Et cette modernisation, elle est réelle. Et elle commence par quoi Eh bien, c'est l'amélioration de l'habitat. Euh, l'amélioration... Donc, la, la modernisation du cadre de vie commence par l'amélioration de l'habitat, qui représente en fait, pour moi, dans les zones rurales, un retard de confort. C'est-à-dire que, finalement, ce qui était évident en ville, ne l'était pas, dans les territoires ruraux, dans les petites communes rurales. Et, et donc, je comprends maintenant les, les femmes d'agriculteurs, entre les deux guerres, qui demandaient au niveau de la JACF, la Jeunesse Agricole Chrétienne Féminine, d'avoir des, des gazinières à trois feux. Donc ça peut paraître euh, euh, euh, la modélisation de la famille, c etc. Mais c'est la gazinière à trois feux comme symbole. C'est-à-dire que euh, on fait un métier comme les autres. Il n'y a, a pas de raison que euh, les autres groupes sociaux euh, aient une vie, soit plus moderne, euh, une vie plus facile, notamment dans la domesticité, et pas simplement dans, dans, dans le travail, euh, donc euh, que, les, que les, les urbains. Alors, la modélisation du cadre de vie renvoie à l'idée que les équipements collectifs sont éminemment importants et quand un service se rétracte je pense à la poste, l'école plus récemment les bistrots euh, et bien quand des services euh, c'est pas un service public mais presque euh, <rire> mais en tout cas euh, quand des services se, se rétractent et bien euh, euh, d'autres finalement euh, se déploient, je pense par exemple à tout ce qui touche à la santé il n'y a pas une commune rurale Euh, qu'on a analysé où il n'y a pas euh, un regroupement de euh, infirmiers, soignants, médecins, euh, euh, il y a même un chiropracteur euh, qui s'est installé. Enfin, vous voyez un peu le tout, le, le service santé. Euh, vous savez bien que c'est très, très important et, et, et, et, et, et, et justement ça permet à, euh, de mutualiser les, les moyens euh, entre différentes professions de, de santé. Et euh, il y a une amélioration des systèmes de transport. Euh, surtout pour les gens qui ont des enfants, hein, parce que les enfants, non seulement faut qu'ils aillent à l'école, mais en même temps pour les loisirs, etc. Donc euh, les systèmes de transport, le transport la diffusion de l'automobile euh, aujourd'hui dans les communes rurales qu'on a analysées, euh, on a une moyenne de plus de deux véhicules par ménage chez les ruraux. Et on est presque à, à 2,15, un truc comme ça, euh, par ménage. Donc ça veut dire que dans beaucoup de ménages, il y en a trois, voire euh, quatre, quatre véhicules euh, pour... Tout simplement pour euh, se déplacer, pour aller euh, euh, en ville, non seulement pour travailler, mais pour euh, les, les loisirs, etc. Et l'introduction des nouvelles technologies a participé au désenclavement euh, des, des régions rurales, à tel point qu'aujourd'hui, vivre à la campagne n'est plus systématiquement synonyme d'isolement. Surtout pas systématiquement synonyme de médiocre condition de vie. Euh, quand on analyse objectivement et quand on, on, on a des entretiens avec des habitants euh, des petites communes rurales, eh bien on s'aperçoit que, euh, quels que soient les groupes sociaux, euh, euh, c'est souvent par choix et pas simplement euh, une habitation. Euh. Alors le quatrième facteur euh, et dernier indicateur aussi sociologique, c'est l'organisation des acteurs. Donc les zones rurales, euh, les zones rurales, eh bien, euh, sont caractérisées par euh, un émiettement des communes. Et euh, s'il est un facteur d'une meilleure participation des citoyens à la vie collective et aux, aux décisions euh, publiques, en même temps, c'est un handicap pour affronter les défis d'une société euh, globale de plus en plus concurrentielle. Alors, euh, on voit bien que le budget communal relève souvent du symbolique. Hein, donc, euh, pour moi, être maire dans une petite commune rurale relève plutôt du sacerdoce. Mmh. Hein, quand on voit <rire> la notion d'entrepreneur rural... Euh... Euh, euh, C'est presque un chef d'entreprise sans les moyens. Quoi. Donc, euh, en tout cas, avec tous les tous les ennuis et toutes les contraintes. Alors, le pouvoir communal relève euh, du symbolique. Euh, longtemps réfractaire à l'intercommunalité, aujourd'hui, les communes rurales euh, foncent donc dans, dans les, les communautés de communes et ils partagent une partie de leurs compétences avec euh, des communautés. Et euh, pour reprendre la phraseologie. Euh, de jeunes adolescents, euh, les communes rurales bougent. Voilà, ça bouge dans les communes rurales et euh, ça, ça bouge au sens de mutation et de métamorphose. Euh, et en tout cas, euh, on n'a plus euh, la notion de acteur euh, chez les urbains et de sujet euh, chez les ruraux. Les, les éléments sont en train de se, se complexifier. Et je voudrais terminer par euh, euh, des, des éléments que j'inscrirais Pour finir, donc, dans ce que j'ai appelé une sociologie de la décision, parce que euh, que ce soit en sociologie ou en ethnologie ou en anthropologie, euh, c'est très important, il me semble, de prendre euh, des exemples concrets pour analyser le pouvoir dans les communes, dans les communes rurales, dans les territoires. Vous prenez un exemple et vous faites l'analyse sociologique de euh, qui a pro, fait le projet, comment ça s'est organisé, le positionnement des uns, des autres, en fonction de leur place dans la société, dans les groupes sociaux, etc. Faire une sociologie de la décision. Et euh, pour commencer, euh, je voudrais, euh, même si c'est euh, ça, ça peut paraître euh, un petit peu sous forme typologique, voire caricaturale, euh, vous dire les mots-clés Que l'on retrouve euh, donc euh, pour caractériser les compétences des décideurs, des politiques et donc des, des dirigeants dans dans les communes rurales. Donc dans tous les entretiens, quasiment, j'ai retrouvé cinq euh, mots-clés qui, euh, du point de vue des des maires, des conseils municipaux, et eh bien euh, ces mots-clés-là renvoient euh, aux compétences pour pouvoir décider dans les communes rurales. Première compétence. Alors, si vous voulez être, euh, vous, vous présenter à une élection, euh, gardez bien ça en tête, ça pourrait vous être utile. Alors, première compétence, c'est une technicité accrue. C'est, donc, à l'intérieur de, de ce premier point, donc l'enthousiasme. Et donc, euh, tout simplement parce que la technicité accrue renvoie à l'idée que l'enthousiasme et le militantisme associatif ne peuvent plus suffire. Dans les années 60, il suffisait d'être enthousiaste et, et un bon militant là pour avoir une chance d'être euh, élu. Aujourd'hui, il faut être bien sûr enthousiaste, il faut être un, toujours et militant, mais en plus de ça, il faut avoir une compétence technique. Deuxième élément, le deuxième mot-clé, c'est la proximité. Il faut s'adapter à, à une diversité de situations. Donc il faut une, une proximité pour mieux répondre aux besoins et aux aspirations du terrain. Donc vous voyez. Alors attention, c'est euh, ce que je, ce que je vous extrais là. Ce, ce sont des mots clés d'entretien. Ce sont des extraits d'une de, analyse de contenu euh, pour ensuite euh, euh, voir un peu l'idéologie sous-jacente. Donc technicité, proximité. La trois. Le troisième mot clé c'est la souplesse. La souplesse pour s'adapter. À, des à une diversité de situations, parce que justement, comme disent les maires, la diversité rurale condamne les solutions passe-partout. Donc il n'y a pas de solution passe-partout, il y a finalement autant de solutions qu'il y a de problèmes. Et du coup, vous imaginez la compétence qu'il faut pour diriger une commune rurale euh, Donc euh, non seulement c'est très personnalisé, c'est très individualisé, mais en même temps, eh bien il faut une personne qui soit d'une extrême souplesse en plus de la technicité et de la proximité. L'avant dernier, c'est l'ouverture. Alors là, l'ouverture, ça fait vraiment partie de cette perception, on va dire libérale. Ça date de 74 avec Giscard d'Estaing, de le mythe du partenariat dans la démocratisation de la société, etc. Et donc là, c'est l'ouverture aux multiples partenariats. Alors bien sûr, les partenariats sont inter-organisationnels, ils sont inter-institutionnels, Et surtout, donc euh, cette euh, cette ouverture, eh bien, elle nécessite alors à l'intérieur de l'ouverture, elle nécessite l'inscription dans un réseau. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans un réseau, et je dirais même dans un réseau de réseaux, hein, et donc si vous n'êtes pas dans des réseaux, eh bien, vous n'avez aucune chance de vous en sortir, euh, puisque euh, comme disent les maires, euh, certains maires m'ont dit, euh, aujourd'hui, il vaut mieux paraître que être. C'est-à-dire que paraître intelligent et être stupide, on réussit. Par contre, quand on est intelligent et qu'on paraît stupide, on n'a aucune chance de réussir. Et donc, pour les maires, puisqu'il faut paraître, eh bien, il faut être dans des réseaux, il faut communiquer. Alors, les mails, les téléphones, etc. Et le, bien sûr, on est, on est très loin des, des courriers écrits. Mais en tout cas, il faut une, une multitude de, de partenariats. Alors, ça peut être aussi bien le crédit agricole, les, les syndicats les militants écologistes, que la préfecture, que l'Union Européenne, que le Conseil, le Fonds Social Européen, etc. Donc, une multiplicité de réseaux du local euh, à l'Europe. Et enfin, c'est l'innovation. Alors voilà, c'est presque le mot-clé qui résume les quatre autres. C'est l'innovation, mais dans tous les domaines. Dans le domaine de l'économie, il faut innover. Dans le domaine de l'organisation. Et en même temps des solidarités. Mais en tout cas, l'innovation est perçue comme euh, une, je dirais, une exigence. Alors, pour terminer sur euh, l'analyse du pouvoir euh, local, euh, telle que euh, une approche complexe peut le, le prôner, je crois que euh, il faut souligner d'abord que euh, l'étude de la distribution du pouvoir, on va dire la sociologie politique, dans les collectivités locales connaît aujourd'hui un développement considérable, c'est-à-dire que euh, c'est pas un hasard si Sciences Po ou les IEP euh, se ruent euh, sur les territoires ruraux, euh, sur les espaces ruraux, donc pour euh, mener des enquêtes, des monographies, des études, ça va jusque aux thèses voire aux habilitations. Euh, son champ d'application limité, euh, par son champ d'application limité et son extrême rigueur, et eh bien euh, cette étude de, de cette sociologie politique se présente bien souvent comme un terrain d'expérimentation de théorie générale qui porte euh, sur le système social tout entier. C'est-à-dire qu'on fait des monographies avec un peu comme ça rappelle un peu village euh, de, de village dans le village du Vaucluse de Lawrence Wiley. Euh, donc on, on a une sorte de retour un petit peu en grâce de, des monographies, hein, des études territorialisées. Euh, mais l'idée, c'est de trouver des euh, des labora. Enfin, le, le territoire, ça devient un laboratoire social. C'est-à-dire qu'on étudie le pouvoir local dans un endroit, mais pour mieux comprendre le fonctionnement du politique, euh, donc dans dans la société euh, toute entière. Alors, euh, la première démarche euh, que j'ai vue, parce que là, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les les collègues. Euh, eh bien, euh, pour aborder la décision et le pouvoir, eh bien, premièrement, c'est ce que j'ai appelé l'analyse positionnelle. C'est-à-dire que on arrive dans un endroit, dans un espace rural, d'un territoire rural, et on identifie les dirigeants euh, à leur position dans les différentes institutions. Alors, on regarde au niveau politique les élus, l'administration, les entreprises. Et dans cette perspective, on peut dire que cette perspective est une perspective institutionnaliste et très formaliste. En gros, le pouvoir s'identifie à la fonction. C'est-à-dire que qui a le pouvoir dans le territoire rural ben Celui qui a, la qui a la fonction. Monsieur le maire, le préfet, le député, le conseil général, etc. ou le, le patron euh, d'une entreprise. Et donc, euh, le pouvoir s'identifie à la fonction et il s'exerce dans les limites des divers rôles relatifs donc à cette euh, fonction alors euh, en fait euh, on s'intéresse plus euh, à la fonction qu au, que véritablement euh, au, à la réalité du pouvoir cette approche me semble être euh, à la fois simple le simple, hein, à on peut être étudiant en troisième année de n'importe quel diplôme et on peut aller voir celui qui est Regardez, en gros c'est l'organigramme Et euh, une fois qu'on a vu l'organigramme, on, on le fait fonctionner en, en regardant ce que font les gens. Mais je crois que cette méthode, elle est simple en application, mais elle ignore la réalité du pouvoir et surtout la réalité des influences. C'est-à-dire que dans les communes rurales, comme dans n'importe quel institut organisation, rares sont les personnes qui, sont, qui ont les fonctions d'exercer de, le pouvoir qu'ils l'exercent, en tout cas qu'ils exerce seul. Le pouvoir est souvent ailleurs. Enfin, en tout cas, il est, il est partagé. Alors, du coup, euh, cette approche, euh, qui ne peut pas pour autant être complètement euh, rejetée, euh, eh bien, elle est insuffisante. Alors, du coup, et moi je peux vous dire que si un jour j'aurais sans doute une intervention à faire euh, lors d'un cours de sociologie rurale en, en sociologie politique, eh bien, euh, je dirais aux étudiants qu'il ne faut pas la rejeter, mais que cette approche-là, elle est incomplète, et qu'on peut la compléter par deuxième élément, L'analyse non plus simplement positionnelle, mais l'analyse réputationnelle. Donc, on arrive dans un endroit, et puis, même si cette approche est plus subjective, l'autre, l'autre c'est une approche objective. On a le maire, le conseil municipal, le conseil municipal, etc. Là, c'est plus subjective, plus subjectif. On ne parle plus de la fonction, on ne parle plus de la fonction exercée dans une institution, mais au contraire, on parle de la réputation. Et dans le prolongement euh, de l'analyse, par exemple, d'un Marc Abelès, anthropologue du, du politique, eh bien, euh, on participe à la vie de la collectivité locale et euh, on essaie de déterminer, avec l'aide des experts reconnus localement, eh bien, les personnes qui ont la réputation de détenir du pouvoir. Et il y a un petit bémol, quand même, à cette technique, C'est que euh, le chercheur, le sociologue, l'historien, le géographe ou anthropologue, etc. Eh bien, euh, il est amené à dépendre de la subjectivité des experts, parce que on arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas et on demande à des on va dire des experts qu'on va appeler des médiateurs. On demande à des, des personnes peu ressources euh, de nous indiquer qui euh, qui commande, qui décide et qui a le pouvoir dans telle ou telle portion donc euh, du, du territoire ou dans tel ou tel territoire. Et euh, Cette technique réputationnelle, qui est intéressante, amène parfois, malgré tout, à confondre pouvoir et réputation. On confond pouvoir réel et pouvoir virtuel. Parce que c'est simplement euh, du on-dit, c'est simplement de, de l'avis des experts locaux euh, que cette personne, ces personnes-là ont, euh, euh, comment dirais-je, du pouvoir. Et donc, on confond pouvoir manifeste Et pouvoir l'attend. Alors, du coup, euh, c'est très difficile de donner à cette méthode réputationnelle un statut véritablement scientifique. Mais je dirais que, euh, en même temps, et eh bien, euh, grâce à cette technique, et eh bien, on découvre la notion de leader. Hein, parce que euh, quand beaucoup de gens vous disent que c'est la même personne, quand beaucoup de gens différents vous cite la même personne, eh bien, c'est peut-être euh, pas la personne qui exerce objectivement le plus de pouvoir, mais en tout cas, dans les représentations, euh, elle a un rôle de médiateur de, de leader. Et du coup, euh, il faut compléter ces deux euh, techniques, l'analyse positionnelle du pouvoir, l'analyse réputationnelle du pouvoir, par une troisième, l'analyse décisionnelle. Alors, comme euh, euh, c'est important de citer euh, justement les... Les sources du, des approches, l'analyse décisionnelle, c'est un certain Robert Dahl. D-A-L-H. Ce type d'analyse décisionnelle, élaborée entre autres par Robert Dahl, eh euh, consiste à choisir un certain nombre de décisions fondamentales pour une collectivité. Par exemple, l'ouverture ou la fermeture, l'agrandissement de d'une ferme, de d'une entreprise porcine, par exemple agricole, ou euh, euh, construire un, un deuxième pont euh, à, à la Roche-Bernard, euh, ou euh, pour ou contre une autoroute, ou un aérodrome euh, entre, et Rennes, entre, et, entre Nantes et Rennes, etc., etc. Donc, euh, on prend euh, des décisions fondamentales pour la vie de la collectivité. Afin de mesurer le pouvoir de chacun des acteurs qui prennent part à leur élaboration, c'est pour ça qu'on parle de, on parle bien de sociologie de la décision, c'est de l'analyse décisionnelle. Et là, au lieu de confondre réputation et pouvoir, cette démarche permet de distinguer la réputation et le pouvoir et d'opposer justement, euh, donc euh, euh, de ne pas opposer pardon, pouvoir virtuel et pouvoir réel. Et donc. Euh, euh, en fait, le seul dans le milieu rural que l'on a retrouvé comme leader et au cœur du pouvoir euh, commun à toutes les approches, c'est le maire, élu au suffrage universel, qui fait figure dans les communes rurales de leader. Euh, un leader, euh, donc, euh, mais au sens de leader général. C'est pas un leader spécialisé, c'est-à-dire qu'il a pas une compétence en agriculture, une compétence euh, euh, organisationnelle ou, euh, ou ouvrière ou administrative ou universitaire ou d'éducation, sanitaire et sociale, etc. C'est vraiment une compétence, c'est le, le la figure du leader général, parce que le maire peut intervenir sous le contrôle indirect et non pas direct de, euh, du peuple dans tous les domaines, d'où justement cette relative autonomie du pouvoir politique les communes rurales n'ont aucune autonomie euh, je dirais législative puisqu'ils sont ces, ces, ces sujets s'est soumis euh, à la signature, à la caution, à la réalisation de la préfecture, mais on peut dire qu'il y a une autonomie du pouvoir politique et cette méthode donc euh, l'analyse décisionnelle a été euh, donc euh, si souvent euh, appliquée par les sociologues ruraux qu'elle semblait devoir euh, devenir donc euh, euh, prédominante mais elle aussi, cette méthode là a eu des des critiques alors première critique c'est comment va-t-on choisir les décisions les plus importantes c'est-à-dire que le chercheur comment il va décréter que c'est telle décision qui va qui va faire l'objet de euh, de son analyse alors en tout cas euh, l'approche complexe du pouvoir euh, local c'est justement le passage d'une méthode à l'autre c'est-à-dire que il faut dans un premier temps Partir des positions, compléter les positions par la réputation, et compléter la réputation par une incarnation du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est pas quelque chose de complètement abstrait euh, en l'air. Le pouvoir, il s'incarne dans euh, dans des décisions. Et le tout, et eh bien, euh, je dirais que euh, le tout nécessitant des approches. Comparative, c'est-à-dire que euh, on s'aperçoit que quand on veut analyser le pouvoir dans une commune ou dans un territoire ou dans un pays euh, au sens de micro-région, eh bien euh, très vite on est enfermé dans une logique d'un système fermé. Or aucun territoire n'est entièrement fermé. Tous les territoires sont euh, ouverts et l'approche complexe impose effectivement donc une, euh, une analyse euh, euh, comparative. Alors, j'aurais euh, beaucoup de choses à, à, comment, à dire, mais je voudrais, euh, pour conclure d'un mot, euh, insister, euh, avant de vous passer la parole, sur euh, l'idée que, euh, là encore, il y a un triangle euh, que l'on peut avoir en tête pour euh, distinguer trois univers. L'univers du citoyen, l'univers du chercheur, et l'univers des militants et des politiques. Et je crois, pour reprendre un peu la phraseologie de Montesquieu, la séparation des ordres, mais là c'est la séparation des fonctions, des missions, en fonction euh, de sa place dans la société, qu'on doit distinguer en démocratie ces trois euh, univers. Le citoyen, son rôle, c'est d'agir. Agir et réagir. Et pas simplement en allant voter euh, tous les cinq ou sept ans donc le citoyen, il agit. Le chercheur, il éclaire. On est dans l'éclairage, au sens du siècle des Lumières, mettre au jour, donner à voir. Et donc, euh, et, et, et en même temps, je dirais, éclairer, ça veut dire aussi proposer une interprétation qui ne soit ni subjectiviste, ni objectiviste. C'est-à-dire que les subjectivistes, un peu comme certains sociologues dans les années 60, eh bien, pour eux, il fallait prendre le micro et le donner aux acteurs sociaux. Et la réalité sociale, c'était ce qu'en disaient les acteurs sociaux comme sujet. Eh bien, l'approche subjectiviste, c'est la prise à son compte de l'analyse. Le chercheur prend à son compte le discours des acteurs. L'approche objectiviste, c'est exactement l'inverse. C'est une approche platonicienne, le monde des idées, le monde des concepts. Le vrai est dans la tête des chercheurs. Et les acteurs sociaux, ce sont des objets de l'analyse. Et donc, euh, et comme disait Bourdieu, les acteurs sociaux, reprenant Platon sans le citer, les acteurs sociaux sont dans l'illusion du réel, ou dans l'illusion de la transparence du réel. Et donc, du coup, les acteurs sociaux sont forcément dans l'idéologie. Les acteurs sociaux se trompent, alors que le vrai, il est dans la tête des savants. Et cette vision-là, elle est scientiste. Et justement, l'approche complexe, Elle vise à dépasser le, la fausse opposition subjectivisme et objectivisme. Autant les subjectivistes disent la réalité c'est ce que disent les gens, autant les subjectivistes, autant les objectivistes disent la réalité c'est ce que disent les chercheurs. Eh bien, cette approche complexe, c'est une approche que j'appellerai praxeologique. Praxis logos. La sociologie, c'est une pratique du discours, mais c'est en même temps un discours sur les pratiques. Et comme dirait l'autre, sans faire un mauvais jeu de mots, la sociologie, c'est une pratique du discours pratique. Parce que les acteurs sociaux, quand ils s'expriment, c'est un discours concret. Donc, c'est une pratique du discours pratique. Mais en même temps, la sociologie, c'est un discours. C'est donc un, un discours sur les pratiques du discours. Et donc, la praxeologie, praxis et logos, eh bien, euh, la praxeologie, c'était une approche qui vise à dépasser, en tant que scientifique... La fausse opposition objectivisme et subjectivisme. Et les, la recherche donc doit éclairer, c'est-à-dire proposer une autre interprétation. Et donc je m'insurge contre tous les termes qui se terminent par "graphie" du grec "graphine", ethnographie, sociographie. Pour pas, non justement, la géographie c'est autre chose parce que c'est un mauvais, non non non, la géographie c'est autre chose du point de vue de l'étymologie. De de Mais l'ethnographie. L'ethnographie et la sociographie, on doit passer de l'ethnographie à l'ethnologie et de la sociographie à la sociologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on est chercheur, ne pas rendre compte de la réalité, c'est-à-dire parler des gens et inscrire son discours dans le réel. Mais en même temps, on ne peut pas en rester à la monographie, c'est-à-dire à la description, sans proposer une interprétation. Et l'interprétation on donne comme chercheur ne peut pas être uniquement la reprise de l'interprétation des acteurs. D'où l'opposition, subjectivisme et objectivisme que, que je disais tout à l'heure. Donc éclairé, et enfin les militants et les politiques sont au niveau de la décision. Et justement, le, le, pour terminer cette triptyque, je dirais que les citoyens pour agir dans leur vie de tous les jours utilisent des mots Et pour eux, pour les citoyens, la ruralité est un mot. Les militants et les politiques, eh bien, utilisent la ruralité comme une notion. Parce que les militants et les politiques, quand ils mettent leur intelligence, c'est au service de l'action. Alors que les chercheurs, les géographes, les historiens, les ethnologues, anthropologues, etc., les sociologues, eh bien, quand ils mettent leur intelligence, c'est au service de la compréhension. D'où... Pour comprendre, il faut des concepts. Et l'objectif du concept, c'est d'être heuristique. Donc, la notion de ruralité, laissez-la pour les militants. Et enfermez-vous et inscrivez-vous résolument dans la construction et l'affirmation des dimensions du concept de ruralité. Voilà. Je vous remercie pour euh, votre aimable attention. La parole est à qui veut la prendre, comme on dit traditionnellement. Michel Oui, d'abord pour... Euh... Pour rappeler la tradition qui fait que tes, tes interventions sont toujours euh, bien solides et denses, et on prend beaucoup de notes. Et puis c'est un petit peu, euh, un petit peu différent, c'est vrai, de, euh, aussi de nos approches habituelles. On, enfin, habituelles, je sais pas. On part euh, depuis le début de l'année. Il y a deux, deux, deux façons d'aborder euh, euh, la question rurale-urbaine. On la prend soit par une entrée un peu de plus empirique et on On, on, on rencontre la, la ruralité en chemin bon, ou alors on a eu des, des exposés où on affrontait la ruralité euh, de face bon, ben, si tu rentres un peu dans la deuxième catégorie mais tu peux, je suppose aussi euh, construire euh, les mêmes argumentations en partant de, de, de, de tes travaux de terrain ou oui. est-ce que, est -ce que la, enfin, la lecture de, de Morin oriente? un peu différemment ton, ton, ton idée de... alors je vais, pour te répondre je partirai de ce qui m'a intéressé chez Edgar Morin euh, en rappelant que le meilleur de l'autre, ce n'est pas ce qu'il écrit enfin je ne pas lui dire hein, mais ce n'est pas ce qu'il écrit